Bonne journée dominicale à toutes et à tous et bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée mise en onde par Alphonse Koukimana. D'abord, les titres. Oui, adeptes de l'église adventiste du 7e jour de la colline Murambi en zone Nébru de, de la commune et province Urmongue, ont été arrêtés depuis ce samedi, accusés d'être à l'origine des affrontements âgés de pierre entre des partis se disputant le leadership à cette église et qui ont fait quatre blessés. L'Institut géographique du Burundi demande aux agriculteurs de commencer le semis de la saison culturelle A. Comme l'indiquent les prévisions météo de cet institut, vous entendrez dans ce journal le directeur général de ce dernier. Et la chronique nutrition de ce dimanche nous parlera du rôle que joue la tomate dans le fonctionnement des nerfs. Avenir. Le Conseil des ministres tennis, au jeudi, a adopté le projet de loi régissant les jeux de hasard au Burundi. Prospect Nagwami, secrétaire général du gouvernement, a fait savoir que beaucoup de sociétés sont entrées de demander de travailler dans ce secteur. Il rappelle cependant que certaines pratiques en rapport avec les jeux de hasard sont interdites. Suivez plutôt Prospect Nagwami, secrétaire général du gouvernement. Projet de loi régissant les jeux de hasard. Ce projet a été présenté par la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. La Loterie nationale du Burundi a été créée en 1985 jusqu'en 2000. Seul jeu de grattage instantané était offert au public. C'est au cours de cette année qu'un autre partenaire dans le domaine des jeux de hasard a commencé ses activités avec un contrat de concession exclusive d'exploitation des machines à sous et d'autres jeux de hasard. En 2018, le ministère en charge des Finances a levé l'exclusivité d'exploitation des machines à sous. Aujourd'hui, le secteur des jeux de hasard connaît une demande accrue de licence d'exploitation des jeux variés. Les textes régissant la Loterie nationale et les contrats signés entre elles et leurs partenaires ne répondent pas à toutes les préoccupations du domaine des jeux de hasard, notamment la régulation et le contrôle des jeux. Le règlement des différends, les sanctions administratives et pénales, la réglementation des jeux, etc. Ce projet de loi vient combler ce vide juridique. À l'issue de l'analyse de ce projet, le Conseil des ministres a constaté de prime abord que certains jeux de hasard sont interdits au Burundi. En créant la Loterie nationale du Burundi, l'objectif du gouvernement était de collecter de l'argent qui sera orienté dans les projets de développement. Avant de mettre en place une loi régissant ces jeux de hasard, il est nécessaire de bien cadrer ce à quoi le gouvernement veut aboutir. Il a alors été recommandé d'élaborer d'abord une politique qui montre la vision et l'objectif du gouvernement en matière de jeux de hasard, ainsi que les voies et moyens de les atteindre. Page Santé à présent, cette personne de la même famille sont hospitalisées à l'hôpital de Kirundo depuis l'après-midi de ce de jeudi. Selon les sources proches de cette famille, la nourriture de midi de ce jeudi serait la cause de la maladie. Tous ceux qui ont mangé ont eu des problèmes au niveau du ventre avec des vomissements. Les mêmes sources pensent qu'ils auraient été empoisonnés. Ils ont été conduits à l'hôpital Elle est dans un état de santé critique, mais les informations qui proviennent de l'hôpital de Kirundo signalent qu'il y a une évolution pour leur santé. L'administrateur de la commune de Kirundo, Habiman Aviator, demande à la population d'être très vigilante car l'ennemi reste toujours aux aguets pour perturber. Il profite de l'occasion pour tranquilliser cette famille qui est en mauvaise situation de Kirundo cap sur Kayanza où les traduits praticiens de la province Kayanza sont appelés à exercer leurs activités dans le strict respect de lois régissant le domaine de la médecine traditionnelle et dans des lieux reconnus par l'administration et les chargés du domaine de la santé. Propos du, con, du coordinateur provincial de promotion de la santé en province Kayanza, Sylvester Seminani indique que cela pourrait prévenir les conflits dans La communauté qui puisse surgir lorsque le guérisseur accueille un patient en état critique de santé et qui meurt par la suite. Les détails avec Patrick Zengyoumfa. Il s'observe ces jours-ci dans différentes localités du pays une prolifération des associations des tradipraticiens, praticiens. de Sylvestre Minani, coordinateur provincial de promotion de santé à Kayanza. Il indique qu'à titre d'exemple, à Kayanza, l'on a enregistré déjà six de ces associations, à part d'autres tradipraticiens exerçant leurs activités à nos sociétés conformant pas aux règles et normes régissant ce domaine. Au niveau de la direction provinciale de santé à Kayanza, l'on dit avoir reconnu que la médecine traditionnelle joue elle aussi un rôle souvent non moins important dans le traitement de certaines maladies. Pourtant, cette même direction déplore qu'il y ait encore des guérisseurs qui ne respectent pas la loi régissant le domaine de la médecine traditionnelle. La Minan et Sylvestre, provinciale de promotion de santé à Kayanza, des guérisseurs qui ne respectent pas la loi peuvent avoir des problèmes dans la noter si, par exemple, il a chez lui un patient en état de santé critique et que par ma chance, celui-ci mourra par la suite. Claude Ngabonziza, représentant du de réseau des associations des traduits praticiens à Kayanza, affirme lui aussi qu'il y a encore à Kayanza des guerrissers qui ne respectaient pas la loi. Demande à l'administration de fournir beaucoup plus d'efforts dans la suspension de leurs activités. La disparition au Burundi de certaines espèces végétales utilisées comme plantes médicinales et l'onde des fumes auxquelles auquel fait face le domaine de la médecine traditionnelle à Kayanza, c'est le Le représentant des tradis praticiens de cette localité, il demande à l'administration et au secteur de la santé à Kayanza d'intervenir beaucoup dans la multiplication de ces plantes-là. La direction provinciale de la santé à Kayanza demande également aux guérisseurs, regroupés au sein associations de tradis praticiens reconnus par la loi, d'observer aussi scrupuleusement différentes mesures d'hygiène et ce pour le bien de la santé de leurs patients. Depuis Kayanza, Patrick Seigneur va pour la radio Sanganilo. Je ne weet het niet, Isan Ganilo. Je je vous le disais en titre, oui, adepte de l'église adventiste du 7e jour de la colline Murambi, en zone Burhukiro de la commune et province Roumongue, sont locataires du cachot de la police de Roumongue depuis ce samedi. Ils sont accusés d'être à l'origine des affrontements à jet de pierre et entre deux parties se disputant le leadership à cette église. Des échauffures au cours desquelles quatre personnes ont été blessées, selon l'administration locale et la police, n'est-ce pas Jean-Pierre Messago? Toutes ces huit personnes ont été arrêtées sur alerte des représentants légaux de l'église adventiste du septième jour opérant sur la colline Murambi que les affrontements à jet de pierre avaient éclaté entre les fidèles de cette église lors d'une prière de ce samedi matin et que quatre personnes étaient blessées, comme l'a dit Jean-Boulagéna, chef de zone de Gourou-Houtiro, juin après l'incident. Mais bien avant cet incident, le climat entre deux groupes qui se disputent le leadership à cette église n'était pas des plus bons, selon le chef de zone Burukiro, qui appelle au respect des organes reconnus par la loi et sont confier aux instances habilitées en cas de malentendu au lieu de verser inutilement du sang. La police de Rumongue confirme ces arrestations pour des réseaux d'enquête. Jean-Pierre Misago de Piroumongé, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Missago pour tous ces détails. Page éducation à présent. La province d'Oboumboa accuse un manque criant d'écoles et d'enseignement des métiers qui accueillent ceux qui échouent au concours national et même celles qui existent manquent d'équipement. Ceci a été dit ce lundi par le gouverneur de cette province lors de la journée mondiale de la fille. Désiré demande à ceux qui le peuvent d'appuyer dans ce secteur de l'éducation. Écoutez-le. Il est traduit en français par Turkavabushi. Dans la province Bujumbura, la dignité de la fille ainsi que son avenir constituent les unes de nos préoccupations. C'est pour cela que nous nous sommes levés comme un seul homme pour les préserver. Ceci s'observe à travers l'effectif croissant des filles dans les écoles. En collaboration avec nos partenaires, des sensibilisations ont été faites pour permettre à la fille d'oser dire tout haut toutes ses préoccupations dans son épanouissement ou son développement et rompre avec l'attitude de se mettre à l'écart et de se mépriser. Même si dans la province de Bujumbura que nous dirigeons, il y a un engouement d'aller à l'école, des problèmes ne manquaient pas du fait que, pour les lauréats de l'école fondamentale et qui échouent au concours national, il manque des écoles d'enseignement des métiers pour continuer les études et celles qui existent manquent d'équipement. Nous vous prions d'y méditer dans l'optique de pérenniser la dignité de la fille de la province de Bujumbura afin de militer pour un meilleur avenir de la fille burundaise. C'était là le gouverneur de la province de Bujumbura dans ses propos recueillis par Arthur Kawaouchi. L'Institut géographique du Burundi demande aux agriculteurs de commencer le semis de la saison culturelle, A, comme l'indiquent les prévisions météo de cet institut. Augustin Nguendzirabona, directeur de l'IGBU, l'a annoncé dans une déclaration sortie ce dimanche à Gitega. Suivez plutôt Augustin Nguendzirabona dans ses propos recueillis par Fidèle Antoine Seymour. Comme on avait annoncé précédemment au cours de la présentation de la note sur la prévision météorologique de la saison A, appelée en langue nationale Agatasi, on avait annoncé que sur tout le territoire national, dans toutes les régions naturelles du pays. La saison culturelle allait commencer avec un, dans la deuxième décade du mois d'octobre. Et comme on l'avait annoncé, ça n'a pas été... ça n'a pas respecté les délais Suite à et, un contre-état qui est survenu, vous savez que actuellement, le monde fait face à un changement climatique et surtout, qui est occasionné Par les, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui a occasionné un cyclone qui a bouleversé les données qu'on avait prévues. Mais qu'à cela nous tienne, mmh. le cyclone qui a empêché euh, le débit effectif de la saison pluvieuse commence à perdre de la force. On voit que les masses d'air contenant de l'humidité. Commence à retrouver leur direction parce qu'ils avaient été déviés par l'Odyscyclone. Et maintenant, on voit qu'il y aura une pluviométrie suffisante, une pluviométrie qui est normale et on peut déjà commencer à planifier les activités qui sont liées à cette saison. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La tomate assouplie des graisses pour assurer un bon fonctionnement des nerfs. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, explique que cet aliment prévient des cancers attaquant les organes de l'appareil digestif, dont celui de l'œsophage. Les états dans cette chronique nutrition avec Omer Noyou. Le lycopène qu'on trouve dans la tomate contribue à faire face à plusieurs maladies. Le chercheur nutritionniste Jean-Paul Winese parle entre autres de la facilitation du fonctionnement rénal. La tomate est dépurative. La tomate est un gland alcalinisant et neutralise et facilite l'élimination des déchets métaboliques qui sont pour la plupart des natures acides. De elle est diurétique et facilite le travail des reins. Son emploi actuel est très recommandé pour nettoyer le sang en cas de goutte, c'est-à-dire excès d'acide irique, ou bien en cas d'insuffisance rénale avec augmentation de l'irée dans le sang ou bien d'intoxication chronique due à une élimination riche en viande ou bien en protéines d'origine animale. Selon lui, la tomate permet d'assouplir les matières grasses et assure le fonctionnement des nerfs La consommation habituelle de la tomate est très indiquée aussi en cas de la dépression immunitaire, c'est-à-dire diminution des défenses par sa richesse en vitamines et aussi en minéraux et surtout en caroténoïdes, antioxydants, la lycopène et bêta-carotène qui se trouvent en abondance dans la tomate. Ça peut protéger et, ou bien ça peut augmenter notre immunité. La tomate étant un stimulant naturel des fonctions immunitaires, elle accroît les défenses anti-infectieuses de l'organisme qui, en définitive, élimine des agents infectieux, contrairement à ce que l'on pense, on ne peut pas les considérer comme des antibiotiques, mais quand même favorise beaucoup des bonnes actions sur l'organisme. La tomate prévient et permet le traitement du cancer des organes de l'appareil digestif comme l'explique l'expert par son action antioxydante la tomate évite l'oxydation du cholestérol transporté par les lipoprotéines c'est-à-dire à faible densité qu'on appelle LDL, qui donne lieu à rétrécissement et au dysfonctionnement des artères c'est-à-dire artériosclérose la tomate est très utile pour la prévention des troubles de la circulation artérielle y compris l'angine de poitrine et l'infarctus Des études réalisées en Italie démontrent que la consommation habituelle de la tomate prévient le cancer de la bouche, et aussi le cancer de l'ésophage, et aussi le cancer de l'estomac, et le cancer du côlon, et le cancer du recto. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, conseille la consommation de la tomate afin de mieux prendre soin du corps. Voilà, c'est sur cette chronique Nutrition que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kugimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Invariste et Ndiko Bananga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.